Mes tes yeux ne sont flammes Mais j'ai deviné ton âme Tu es romantique Romantique et poème Tu t'en défends parfois Mais moi je sais Je sais tout ça Je t'aime. Tes yeux sont malheureux. En notre ciel paraît moeilijk. Sereste toi oh. de peur qu'on ritoupa, tu pas Montrer tes joies. C'est pour ça que je t'aime Tu as fait de ma vie Un univers de pauvres Bohème. Je pense qu'ici va tout mon bonheur, je te le doute.